Le mois de novembre est reconnu pour être le mois des morts. Mais qui plus est, c'est aussi le mois de réanimation. Pourquoi Simplement parce que nous aimons et animons le Undead Incorporated Show. Ce qui veut tout simplement dire que ça ne changera strictement rien pour nous et pour vous en bout de ligne, puisque de toute façon, nous pataugerons toujours dans les cadavres plus ou moins frais. Mais qui plus. Mais qu'en plus, sinistros e ne possédant que l'évolution mentale d'un mort vivant, ce qui en soi n'est pas nécessairement gage de qualité, les choses sont quotidiennement très mortuaires. <rire> Donc, croyez-moi, les morts et ceux qui ne le sont pas, mais qui en ont l'air, ça me connaît. Voici réanimation. Et c'est bien pire, parfois, d'avoir un médecin à moitié mort d'épuisement mental à cause de son assistant. qui ne sait pas que parce qu'il ne fait pas encore partie des morts devrait se comporter comme quelqu'un de minimalement un peu plus intelligent et vivant. Priez pour ne pas y survivre en foyer, cause fear is our fucking business. We are undead incorporated, cause Pandragon and Sinistros said so. Go.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 C'est fou ça. 8 9 points. Je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle édition de réanimation en ce 2 novembre de l'an de Disgrâce 2010. Je suis le Dr. Payne Pandragon et le p o l i c h i n e l l e grotesque assis à côté de moi est nul autre que Sinistro. Bonsoir. Le p o l i c h i n e l l e te dit.、Euh... l a i s s e faire. m a i non, il peut le dire. Au non, je ne p e u a s le e Je vais le garder pour moi-même. Non, j'aimerais l'entendre. Va te faire foutre, connard! Je ne peux pas, je suis seul cette semaine. <rire>、oh, c'est vrai, c'est vrai, t'es t u seul cette semaine. Comment ça va, vieille soucisse Ça va très bien.、Ouais? Oui, oui. Good, good, good. Pète le feu, pète le feu. Oui, oui. Ben, répète pas trop fort. Non, c'est correct parce que la chaise va brûler.、Et、puis on reste à se ramasser en orbite. Chose、oh, que、bon. je n'ai pas l'ambition d'explorer l'espace, moi. Fait que... Bref,、euh, <coughs> nous venons d'entendre comme premier bloc musical la formation、euh, à l'instant It Eternal. Et la pièce s o u r Big h o l l a n i n g Qui, en fait,、euh, je suis désolé parce que、euh, j'ai oublié d'enlever le single q u e sur le lecteur. Normalement, c'est h a R.B. c a n l i n g qui est l'ouverture de l'album et tout de suite, en fait,、euh, suivi de la pièce suivante, King of All Kings, qui est la pièce éponyme du même album. Oui, u petit coupure en l'air, lui, mais bon. Bon, c'est pas grave. C'est donc t i r r On va te pardonner. Ben, vous êtes trop bon. Euh, c'est donc tiré de l'album du même titre, King of All Kings, qui est paru en 2002 sur、euh, l'étiquette E-Rake Record. Juste auparavant, nous avions Catastrophic et la pièce de Cleansing. q u On retrouve sur l'album éponyme. Éponyme. De, de, de 2001.、Euh, Metal Blade Records. Cataclysm une pièce tirée du dernier album,、euh, Heaven's Venom, la pièce étant A Soul l e s s God, pièce d'ouverture de l'album, qui est paru cette année sur Nuclear Blast. l a m e of God est la pièce pathétique que l'on retrouve sur l'album. Oh, ben, sacrement. Oh, ben, tarpinous.、Euh, Avant-dernier album、euh, qui part en 2006、euh, sur Epic Records. L'album était à s a c r a m e n t évidemment, a h、oh、non, on n'avait pas compris. Il fallait que je là, je trouve une façon de dire un gros mot, puis je l'ai trouvé. Ben oui, c'est vrai, t'as sacré en nombre. e、eh、oui. Et、eh, maudit. Maudit chouchou, va. Ha <rire> ha ha! Et nous avons ouvert avec p e s t e l e n s une, pièce qui est tirée du premier album de cette formation. Ben oui, t'as réussi à trouver ça, toi. Eh,、hey, écoute,、euh, euh, j'ai trouvé ça au Metal Fest. Il y avait des,、euh, Ça traînait des, dans la poussière à quelque part. Puis il était en dessous d'une table, là, <rire> Il y avait une vieille gomme dessus, pis,、euh, Non, non, c'est, Moi, j'ai ça pour toi, même, un deal, là, p r f o i s Ouais, pis à ce prix-là, je te donne la gomme qui <rire>、bon, ouais, est q a l i é e bon, ouais, ça. Non, c'était les, il y avait quelques kiosques de, de CD qui étaient à vendre. Puis, à un moment donné, je me mets un fruit là-dedans, puis,、euh, Pestilence, la pièce、euh, étant Maleus Maleficarum. C'était flambant neuf. Il é t a i t fait... flambant neuf. Donc, on a entendu, l'album étant Maleus Maleficarum, on a entendu la pièce d'ouverture qui est effectivement l'introduction qui porte le même nom, Maleus Maleficarum, suivie de la pièce Anthropomorphia. C'est paru en 88 sur Roadrunner Records. Bref, ceci étant dit, ce soir, Sinistros a, comme à la coutume, un album à nous faire découvrir. Oui. Et moi aussi, ce soir. b a n fait que, eh,、hey, c'est deux pour un, ce soir Two for、cool. Tuesday. Ah, c'est le fun, ça. Ouais. Et puis,、euh, ben, évidemment, ce qui veut dire que dans les prochaines, je dirais, b o n en fait, je regarde le minutage, là. On a au moins pour une, plus de 40 minutes, là, à présenter, s respectivement, nos albums. Mais j'aimerais,、euh, Euh, que tu nous introduises, quelle sera ta présentation de la semaine? C'est un band que j'ai découvert、euh, tout récemment. C'est un nouveau band trash、euh, qui vient du Brésil qui s'appelle Violator.、Euh, C'est、euh, dans la plus peu tradition trash、euh, b a r e o、euh, okay. de, de l'époque.、Euh, C'est dans le tapis. Ils ont sorti un album en 2008, un full. Là, ils viennent de sortir un mini-album qui s'appelle、euh, Annihilation Process. Mini-album qui comporte combien de pièce? pièces? Sept pièces. Il y a un cover de Executor que je connais pas du tout. Non, moi non p l u Je sais pas c'est quoi.、Euh, fait que moi j'ai choisi les cinq premières pièces de l'album. C'est un, deux, trois, quatre. Pis go.、Si、on s'en va dans le tapis. C'est tout le temps dans le tapis, dans le tapis, dans le tapis, dans le tapis. Mais c'est très bien exécuté.、Euh, le son est impeccable. e、euh, u、okay. c'est t i g h t p u i s tu regardes leurs photos. C'est des jeunes. Tu s a i ça a pas plus que 20 ans. Mais. <coughs> Étrangement, c'est une straw, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Depuis peut-être,、euh, les deux, trois dernières années. l e s jeunes un, reviennent beaucoup une au, trash, au trash. r e r e n u s、ouais. de sens au trash. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont vraiment le look,、euh, Qui était à l'époque. Slayer Possess, là, ça, à l'époque, là, ça, avec les, les, les. ceintures de balles. Les ceintures de balles, Ceinture balle,、ouais. les, les,、euh, les Daoo 501. Je pense que c'est de Dao 501. o u i s mais o t s t ç Les baskets, de, Les baskets blancs avec les jeans noirs ultra serrés. Puis il y a les c ô t e s de jeans patchées, pas de manches.、Okay, ouais, ouais, C'est、ouais. vraiment ça. ê t r e les cheveux longs, tout d a n s face. Puis... <rire> ben, je, moi, je, je trouve ça cool. Oui,、oh, oui, je trouve ça. cool. Tu vois des jeunes de 18, 19, 20 ans que, qui n'ont pas connu ça dans le fond. Ont, ben, non, mais qui, ils, ils, ils o n t sûrement é t é imprégnés de ça par leurs parents ou quelque chose. Parce que tu ne peux pas dire、ah, moi, je me fais un e b a n d e de trash old s c o u l les années 80 sans connaître ça. Non. C'est ben... impossible. À moins d'avoir fait une exploration vraiment exhaustive, puis de, de tomber sur ce style-là, et de dire, ah, c'est cool, on devrait faire ça. Mais ça me surprendrait que ce soit le cas pour tous ces bandes-là. Non, bien, moi, d'après moi, il faut que ça coule dans tes veines, b e n comme bah, beau, ou...、oui. ouais. Moi, je pense que oui. D'après moi, tu sais. Quand on n'a pas, pas, pas, moment, il écoutait ça à l'époque, tu sais.、Ouais. C'est pas mal d'un même temps, là.、Si、tu calcules, le jeune a 20 ans. Effectivement.、Bon, C'est、euh, plausible, tout à fait. C'est ça, dans le fond. Que, on va y aller avec,、euh, la première pièce, Poison by Ignorance. C'est tiré du mini-album Annihilation Process, paru en 2010 sur Kill Again Records.、Euh, juste une petite question avant de procéder. Tu me disais que c'était une formation brésilienne. Oui. Ben, le Brésil, je pense qu'il commence à être assez puissant, là,、euh, Point de vue, ban, trash, dette, là. Ben,、euh, ils ont toujours été relativement actifs. Mais là, on dirait que c'est fou, là.、Okay. Il y en a, il y en a. C'est une formation qui chante en quelle langue? C'est en anglais. En anglais? Oui. OK. Ben écoute, on va aller écouter ça, v i o l a t e r immédiatement. Allons-y. Yes, go. Lot of stuff, you're a good citizen. But if you don't buy a lot of stuff, if you don't, what are you? Then I ask you, what? n tell you, L. 21h57, mon cher Sinistros. Eh bien, on vient d'entendre、euh, la formation brésilienne Violator. C'est une nouvelle formation avec une gang de j e u n o u x qui décident de jouer、euh, dans la cour des, des vieux. <rire> C'est le cas de le dire. <rire>、euh, on a entendu、euh, la pièce Deadly Satistic Experiments,、euh, Apocalypse Engine, Give Destruction or Give Me Death, Uniformity to Conformity et Poison e d by Ignorance. C'est tiré du mini-album. A d i h a l a t i o n Process qui est paru en 2010 sur Kill Again Records. C'est cool, ce que j'ai entendu, c'est cool. C'est t i g h t c'est drip. Oui, ça me rappelle é n o r m e C'est vrai, t é t a i s pas du tout dans le champ en disant que c'était vraiment du trash des années 80.、Oh、oui, c'est v a i Et comme je te disais, le vocal à l'occasion me rappelle oui, celui、oui, oui, du Spike,、oui, euh, Spike de DRI. Oui, oui, oui. Ouais, absolument. Oui, C'est une bonne découverte, c'est le fun. Et、euh, je pense vraiment que、euh, le dicton Rien ne s'écrit, rien ne se perd est encore très en application. Ouais, plus ça change, plus c'est pareil. Aussi, effectivement. Euh, donc, euh, je vais vous parler、euh, minimalement de quelques spectacles qui sont à venir.、Euh... Non, du l'est pas celui-là. Il y a pire que ça. Mais... <rire> okay, 20 Dimanche ça. 21 novembre. <rire> tu fais rire. Failles, Dimanche 21 novembre au Club Soda, c'est Epica en compagnie de Scar Symmetry, Blackguard et des Agonistes. C'est à 19h. Les billets sont au coût de 25 $69 et 30 et $56 plus taxes. Et le VIP à la porte sera à 17 heures au coût de 54 et 93 plus taxes. C'est pour tous ce via Ticket Pro, Forbidden.、Euh, faut, le, faut vraiment que je me tape le nouveau Forbidden Tower. Ça jeu, l a u s t u p e r bon. Il arrête pas de t a r i r d e s là, je s r o u v Ça, ça a l'air s u p e r bon. Salut Tower en passant.、Euh, Tower va nous faire une nouvelle capsule, i n s e m m e n i n s é c e m m e n t Pour、uh, Slayer. c e s bon, excellent. Donc, on devra i t avoir ça, j'imagine, d'ici、euh, quelques semaines. Ou, en fait, quand il aura le temps de le faire. Parfait.、Euh, donc,、uh, Forbidden, Evil, Gamma Bomb et b a n d e d by Blood seront aux f o u x f o n d s électriques、euh, lundi le 22 novembre dès 19h. Il en coûtera 20 et 25 de taxes incluses.、Euh, billet VIP à la porte、euh, 17h30. Ou bien, je ne suis pas sûr s'ils si veulent dire VIP à la porte 17h30. C'est pas o le même billet VIP. À la porte à 17h30 au coût de 50 taxé inclus.、Euh, s c est disponible, il a admission. Il y a Blanger. Blangar... Blangar T'es pas obligé、euh, de le dire, ça,、euh, je le n o s pas. T'es pas obligé de le dire non plus.、Ah. Euh, là, euh, Ça, c'est le nom imprononçable. Ouais. On sait je... même pas c'est quoi ce band-là. En tout cas, ce band-là va être avec Gamer <rires> Callasen, Pathology, groupe invité à l'Impérial mardi 30 novembre 19h30. Chimera,、uh, uh, An Impending Doom, Death, Tiss,、oh, ouais, Off. o u a fuck off. Si c'est pour ça au club s o d a on s e Laisse-tu faire. h e regarde, là,、euh, on est rendu au mois de décembre, là, ça me dit plus.、Là. c est loin, ça. Es c'est ça. Quand ils sauront écrire, là, non, quand ils sauront ça, ça, ça. avoir des noms c o n t d e l'allure, on les annonce. Ils ont-tu des noms dyslexiques, eux autres Ça me nourrit, dyslexique, <rire> puis ça me fait. <rire> non, mais écoute, je suis pas capable de dire. Je s u pas capable de le lire, lire, ce logo-là, moi non plus. C'est un logo pour les dyslexiques, c'est que. Ouais, t peu, là. Je pense que je peux arriver directement dessus. Comment que ça s'appelle, c e t t c o n e r i e l à ça. Pis ça... p s y c r o p t i c p s y c r o p t i c p s y c r o p t i c Donc, p s y c r o p t i c seront avec Keep of c a l o s i n Pathology, groupe invité mardi 30 novembre à l'Impérial. c'est quoi cette bande-là, p s y c r o p t i c Je l e s a i s t u moi? Qui passe avant,、euh, q u passe en headline de Keep of、Callicine. c a l o s i n c'est bizarre. En tout cas. Ben, Pff, anyway, on préférait un débat longtemps, mais ça me dit. pas. e u il faut que je vous parle d'un film que j'ai vu,、euh, pendant qu'il y en avait qui frappaient des portes pour avoir des bonbons. Moi, j'ai vu i en avait des m e u x qui frappaient des portes. Qui frappaient des portes, <rire> a, pendant qu'il y en a qui frappaient pour avoir des bonbons. <rire> Moi, j a i é c o u t é un super bon film.、Euh, Sinistro, c'est-tu un amateur de, s films qui ont rapport avec la Rome antique, ces trucs-là?、Oui. pas La Rome antique, mais la Rome antique.、Oh, oui, la Rome, j'avais compris. Très bon film qui vient de sortir, qui, part, ben, qui vient de sortir sur DVD. e u i s'appelle Centurion.、Euh, c'est un film qui a été fait par Sam, Mar Neil Marshall, celui qui a fait, entre autres, The Decent, qui est un très bon film d'horreur, qui met en vedette Michael, face, face, face, face, face, face, face, face, face, face, f, f super, super, face, bla, bla, bla. <rire> a c s face, face, face, face, face, face, f a o e f a e face, face, face, u a c e face, face, face, face, face, f e face, f a e f a e face, face, f a e face, face, f a e face, face, face, f a e face, e f c e f a e f a face, e f a a c a c e f a e face, f e f e f a En l'an 117 après Jésus-Christ, que l'Empire romain s'est étendu pour avoir partout, euh, euh, sur ce qui est potentiellement,、euh, je dirais,、euh, peuplé. Et il se heurte depuis une vingtaine d'années au, au, à la tribu des Pictes, qui sont des barbares. Ouais, disons qu'ils étaient destroys un peu. Ouais, c'est ça,、oui. qui sont、euh, plus maintenant ce qui est dans le coin de l'Angleterre,、oh, si、ouais. on veut. Et,、euh, ben, les Pictes, c'est devenu comme les, les, les Écossais ou,、euh, Effectivement. Voilà, c'est ça.、Ouais. Donc, e、euh, t là, l'impératif est clair. Au bout de vingt ans, faut qu'il se passe quelque chose. Fait qu'ils dépêchent la neuvième légion, qui est la troupe d'élite、euh, de l'Empire romain. dépêchent la neuvième légion vers le territoire des Pictes. Ils tombent dans une embuscade parce qu'il y a une pseudo、euh, pisteuse qu'ils ont avec eux, mais qui est une traîtresse.、Ah, et ils se font décimer,、ben. mais comme ça, ça se peut pas. C'est violent, mon gars, là. les combats sont violents. Merveilleux. Centurion, tu m'as dit.、Euh, Centurion.、Okay. Donc, la neuvième légion est décimée à 99.9%. Il y a seulement quelques survivants, en fait, sept, qui se retrouvent, là, après s'être,、euh, être laissés pour mort et qui décident d'aller,、euh, dans un premier temps, délivrer leur général qui était fait, qui a, été pris, fait prisonnier pis qui semble pas l'avoir tué. Pis, ben, c'est une question de loyauté. Mais qui décide d'avoir l'esprit de vengeance, de se venger pour e n v e r la traîtresse, tout ça. Mais c'est tout, tout ce qui, l'instinct de survie qu'ils doivent développer. Ils se font chasser, ils se font pourchasser. C'est vraiment génial. Centurion, c'est un film à voir.、Euh, é c u t e z s t présentement à l o c a t i o n、euh, dans les clubs vidéo.、Euh, p u i s vous vous ennuirez pas, je vous le promets. J'en ai écouté un, moi aussi, cette semaine. Arrête donc, toi. Ben oui, le, pre pense... le premier ça... de l'année. Ça... Ben peut-être pas. Oui, ça fait, ça fait un b o i s que j'avais pas écouté le film.、Euh, c'est Légion. Ouais. Légion. L'ange pis... qui descend pour donner un coup de main aux humains. Ben, Michael, puis l'autre Gabriel là-dedans, puis la quête. J'ai trouvé ça excellent, ouais, mais ça m'a laissé sur ma fin. Oui, Ça la laisse peut-être présager qu'il va y en avoir un deuxième. Puis ça, c'est un peu plus poche. Il faudrait que ce soit bon, par exemple. Oui. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. J'ai vu Légion. il y a un me semble, semble que ça finit, puis. Eh. Oh. Oui, effectivement. Eh, il n'y a ouais. rien、ouais. d'autre, là. Oui.、Euh... Mais c'est un bon film, c'est vrai. C'est original comme film aussi. Ben, moi, il me semblait que la bataille, t a i s contre les, les, les anges,、euh, qui s'en viennent,、euh, le fléau, le guette au complet, j'aurais imaginé ça un petit, plus, un petit peu plus destroy que ça. Ouais, c'est vrai que ça il me i man... l semble qu'il s'en s tire n t un petit peu trop facilement,、là. Effectivement, ça manquait un peu de grandiose, ça manquait un peu de, de je dirais, de, entre guillemets, de réalisme. de torque, réalisme, ben, de ça, torque、ouais. là, comme on sait, ça manquait de, s t a i Il manque de punch à certains endroits. Ça, ça manque ça. de gras. Tu sais, quand tu arrives et que tu la gagnes en char,、ouais. bon, tu te dis ça y est, ça va brasser en tabarou. Non, ça n brasse pas. Non, ça ne brasse pas. Ils se font tous dégommer. Puis pis... c'est drôle parce le... qu'au moment où on s'entend où ça brasse, ça ne brasse pas. Puis au moment où on se dit ça ne devrait pas brasser, ça brasse. Oui, c'est ça.、Ouais. On Mais ce n'est quand même pas un vilain film. Là. <rire> la bébé qui monte.、Là. Ben oui. <rire> <rire> ben oui. <rire> <rire> tu ne l'as pas、bon. digéré. Ton on va le b r û l e r ton bébé. <rire> Mais c'est pas, pas un vilain film. Non, non, c'est pas prévu. J'ai écouté quelque chose d'autre aussi qui est une suite. Qui est、euh, la suite de 30 jours de nuit.、Euh, 30 days of night. Qui est un film de vampire、euh, qui est paru il y a deux ans. Qui est un excellent film de vampire qui se passe en Alaska pendant les, la nuit.、Euh, la nuit? La nuit sans fin.、Euh, qui est un très bon film. Bon, la franchise a marché. Là, il y en a d'autres qui se sont appropriés ça pour refaire une suite. Et ça me semble être mexicain, d'après ce que j'ai pu voir. Pfff. Ordinaire? Ben, écoutez donc d'autres choses. OK. f a u r a i t que ça résume bien ça. Bon, on va écouter ton, ton, ton choix d'album. Ah,、euh, d'album? Oui. Tu n'as pas choisi un album pour nous faire écouter? Ah, oui, oui, ben oui! Ah, je te <rire> dis, écoutez donc d'autres choses. Est-ce que c tu a r r ê t qu'on va écouter l'album?、Euh. Ben, justement, après la pause publicitaire dans quelques instants, on va se taper le dernier album. Ben, en fait, au moins cinq pièces du dernier album de m i s e r e n d e x qui porte le titre de Hair s t o e e v e r y qui est une, pour moi, Je dirais un excellent album,、euh, p a r u en 2010, a s s e z récemment, mais qui est aussi une superbe révélation au Metal Fest en tant que spectacle. J'ai e l dit, je les avais vus à quelques reprises, mais cette fois-ci, là, c'était vraiment extraordinaire, c'était puissant, c'était chimiquement,、euh, dérangeant par moments. C'était vraiment un très, très bon spectacle. Donc, on va écouter au moins cinq pièces de, du dernier album, h a i r s t o e v e r y tout de suite après la pause publicitaire.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 89% <fou S 1> <ça. 99. S 2>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 C'est fou, ça. À Mexico! 89.1 sur le net a u s s f o u c a Non, nous ne sommes pas à Mexico. Non, non, ça ne me tente pas d'y aller, non? Nous sommes à réanimation il nous reste une belle demi-heure de musique. Et de frivolité en compagnie de vos joyeux. <rire> joyeux. Vos joyeux b o u t en train d'animateurs que nous sommes, c'est-à-dire You and Me. <rire> you and Me. On vient d'entendre 6 pièces tirées de. En fait, 6 pièces sur 11 tirées du de dernier album de Miserand Dex, Air Storm. Oh,、ouais, c'est bon. Il、euh, y a un、ah, petit mais... qui...、ouais, c h a n s o n n e t t e qui. a i c'est vraiment vraiment cool.、Là. Vraiment hot, mais live, c'est encore pire, C'est encore pire comment que c'est puissant, là. Euh, L'album est en h a i e s t o e tavery qui est paru en 2010 sur、euh, Relapse Record, formation de Baltimore, Maryland. On a entendu les pièces、euh, Donnez-moi des roses. On a entendu les pièces、euh, I want some milk. <rire> I want some milk. <rire> Got milk. <rire>、euh, non, on a entendu.、Hey, que je ne vois pas clair. Hein, Et ça, c'est l'histoire des lunettes. Ça, ça s'en vient. Oui, hein, moi, c'est les... Mais ça va être des lunettes à rayon X. Moi. <rire> ah, c'est encore mieux. C'est le plus fun.、Ça. Euh, on a entendu The Illuminals, The Spectators, h e r t to Tevery, qui est la pièce、euh, titre d a l b u m The Carry on Call, Fed to the Wolves, et la première pièce étant Embracing、Exten、Extinction. Tu l'avais pas écrite sur ta feuille? Oui, mais j'ai eu une chure d'impression. Une chure de bouche. Et ce n'est pas avec la nouvelle imprimante, que je dois spécifier. Okay, parce que、bon. toi, je sais que tu vas, tu vas conclure ça. Là.、Hey. Les à d effets de fourrure raide. C'est vrai qu'elle n pas, que pas chère, ton imprimante.、Ouais, c'est parce qu'il n'y a pas d'angle dedans. <rire> Puis on ne peut pas en mettre, non plus. <rire> non, c'est ça. Non, ils mettent des bombes là-dedans à la place.、Euh, tu veux rien? Ah, ouais.、Mais、je ne la brancherai pas. OK. <rire> Donc, je vous, reconse... je vous le recommande et le conseille fortement. Cet s album de m u s i r e n d e x a i r s t o o Tavery. C'est très, très, très, très bon. e ça s'est é t a n d i u les 22h32. Et,、euh, je pense, non, je suis allé voir sur le site de Trois-Vieux-Métals, il n'y avait rien dans la région qui était pour、euh, se, commettre se commettre incessamment.、Et、le téléphone, il a été fondu, je ne sais pas comment, c'est bizarre, hein. Il y en a qui était hot. <rire> o u i s t s a hotlines. Oh, hot, oh. Ouais. e、euh, t côté spectacle à BCI, on l'a dit tout à l'heure, puis tu n'as pas de relais, des、no. choses que je ne comprends pas. Non, c'est ça. Donc,、euh, nous allons poursuivre musicalement, mais avant, avant, avant Sinistros. Avant toute chose, avant que tu nous imposes ta musique de carnaval. Ma musique de carnaval. Oui.、Ouais. e、euh, la semaine prochaine, qu'est-ce que tu penserais que l'on fasse une incursion dans l'album Abra, Adabra de Démo Borgir? Ben! J'étais supposé le faire il y a quelques semaines déjà, puis ça a comme p a r d o n n é là. là. Ben, c'est ça, moi non plus. Puis je sais qu'il y a quand même quelques semaines q u i est sorti, mais il vaut mieux tard que jamais. Donc, la semaine prochaine, ça. Vieux moteur que jamais. Oui, oui, on pourrait, on pourrait,、euh, on pourrait faire une incursion. Bon, on fera、là. une incursion dans l'album Adabra, la dernière production, parution du,、euh, de la formation Amputée d e m o u v o i r Gear. Oui, c'est vrai, ils sont rendus plus, plus beaucoup.、Hein? Ils sont juste trois. o n juste trois, là.、Ouais. Écoute, Moi, là, personnellement, de l'écoute que j'ai fait de l'album, j'ai accroché énormément sur une pièce. Mais, je dois dire une chose. Je pense que tu t'es pas trompé la semaine dernière en disant que c'était peut-être des pièces, entre guillemets, reject the old man's c h a l Ah ouais, c'est la même affaire. C'est vraiment du Old m a n c h e l t e r Oh, carrément. C'est Galdor qui mène la patente. Absolument. Mais c'est quand même. faut que je le réécoute. là. Tu entends l e s petites passes. o u t o u t o u i mais le genre de riff est Old Manchester. a Oh oui, c'est carrément Galdor. Absolument. faut que je le réécoute de façon. Peut-être tu remarqué qu'il y a un côté plus. plus Crasseux un peu.、Euh... Oui, il est beaucoup moins peaufiné.、Ouais. Alors, ce qu'on qu est habitué d'avoir avec Dimu b o r g h e s c'est très léché normalement.、Oh, Puis avec、euh, de, la, de la symphonie,、ouais. là c'est C'est plus euh, euh, straight plus pipe. pipe oui, C'est plus cru un peu. Oui, effectivement. Ben, en tout cas, regarde,、euh, quand même la peine de, de, de le ben, peut de les, approfondir. Peut-être bien que les amateurs de la première heure de d e m i b o r g e r vont peut-être. Plus a i m é r ça.、Là. Ouais, nous, autant que ça ne ressemble pas trop à Stone Blast non plus, là, parce que ça, c'est un peu bizarre.、Là. Ben,、bon, Stone Blast, ça dépend d quelle version tu parles. Là, ben, la, version, la première, la première. première pas le r le remake, e i s s u q mais vraiment la première version.、Ouais. Moi, j'aime ai... mieux la deuxième. Ouais. ouais. Effectivement. Bon, ben, bref,、euh, <coughs> nous allons conclure cette émission avec d e s choix musicaux qui vont être.、Euh, À chier, à chier. Ben non, je ne dirais pas jusqu'à chier. Non, parce que la première pièce, je te fais d'accord avec toi. La deuxième, oui. La troisième, oui. La quatrième, je ne connais pas ça. Avec un titre imprononçable. Il est tout content. Il est tout content que ce soit toi qui le d i s e Ben oui. bon. avec le nom de l a p o q u e On dirait juste une suite de lettres incohérentes. Non, mais c'est ça le but. Je dis, toi, je suis tombé sur un ban russe. Ben ouais. J'essaie de lire ça. Mettons t a i m e s Nozar. s Tu regardes la pochette en arrière. OK. C'est comme des hiéroglyphes. Oui, c'est ça. C'est e n c o r e plus simple pour nous de lire du braille que lire ça. Ben, c'est des plans que ça nous fasse brailler. b r a i l e r tu rigolos. Eh oui. Bon, ben, voici mon prochain bloc. Hey, j'oublie quoi? Miser Index, là. J'ai pris ça chez Metal Punk. Oui, c'est bien important parce que moi, ma première pièce, je l'ai prise chez Metal Punk, justement, samedi. Ce qui veut dire qu'allez donc faire un tour chez Metal Punk au s a e i n'avez p a le Vous n'avez pas le choix. Pas le choix allez, que... faites un tour. C'est là que vous allez trouver ce que vous voulez et plus encore. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que Metal Punk, ce n'est pas juste un magasin Coin Saint-Georges et Saint-Olivier à Trois-Rivières. Non, c'est aussi un magasin Coin Saint-Olivier et Saint-Georges. <rire> oui, c'est ça, ça. Non, c'est parce qu'il y a sa boutique sur le net aussi. Vous pouvez c o m a n d e r directement de metalpunk.com. Si Dans l'impossibilité d'être、euh, trop près de Trois-Rivières. Mettons, vous êtes à Vancouver et vous avez besoin de, de, de quelque chose chez Metal Punk. Allez, c'est le net. v a n c o u e je ne suis pas tombé b e a u c tout rendu là. Oui, mais là, c'est la prochaine étape. Ça, là,、ah, OK.、Là. Non, mais allez faire un tour chez Metal Punk. Allez rencontrer oh, ça va en paix. Puis...、Euh, regarde, cette semaine, moi, je me suis procuré un、euh, magnifique euh, vinyle de Hello Waits <rire>、euh, <rire> en gatefold, 180 grammes, pillé rouge. s Ouais. Euh, je me suis acheté un chanel de Bottle Surfers, puis là,、euh, la première pièce est tirée d'un album en CD que j'ai acheté là aussi.、Eh oui. C'est The Vision Bleak avec、yes. la pièce b y o Brotherhood with Set, tirée de l'album The Wolves Go On Their Pray, tirée ben, en 2007 sur Prophecy Productions.、Ouais. C'est l'avant-dernier album qui est tout aussi excellent que le dernier et que l'autre avant.、Mm -hmm. C'est tout bon. C'est tout bon. Tout excellent.、Yeah. Euh, ça sera suivi de Voidward avec、euh, une, pièce, euh, une pièce très connue qui s'appelle The Unknown Nose. Très、ouais. connue. Unknown Nose. Oh oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tiré de Nothing Face de 8 9 Mais、euh, quand tu dis The Unknown Nose, c'est-tu le nez inconnu? Oui, c'est le Unknown Nose. <rire> c'est le nez pas connu. <rire> On va voir du f i l m Troll avec la pièce Nat Ford tirée du, de l'album titre Nat Ford de 2004. Et le meilleur s'en vient! Et le meilleur s'en vient! <rire> Forest of Fog avec Derlet's Triumph sur l'album Abgrundé de 2006. <rire>、euh, ouais, mais c'est quel label?、Euh, ben là, c'est moi. Schwarz Metal Production. <rire> c'est ça. <rire> D'accord. J'aurais、euh, été t u d i a n t en langue.、Euh, Abu Abgrunden, des... ab der Let's Eat Realm. Ça, c e s t un peu quand je faisais jouer du The Apocalypse The, The Apocalypse Writer. Là, tu... Ouais, je t'avais demandé de le répéter 4-5 fois. Je t'avais même、si、pas planté d e fois. p o u i Alors, on y va. The Vision Bleak, formation、euh, allemande avec b a y e Brotherhood, with 7 tirés de Wolves Go Hunt Their Prey. C'est nos f e r a t e Go! Dernière intervention avant la fin de cette édition délectable de réanimation. C'était délecté. Toujours. OK, c'est beau. On a entendu Finn Troll avec la pièce Nat Ford tirée de l'album éponyme de 2004、euh, sur Century Media. On a eu la formation québécoise Voivode avec、euh, le connu inconnu. Le nez inconnu. Le nez inconnu. The unknown nose avec、euh, l'album Nothing Phase de 8 9、euh, p i s on a commencé avec The Vision Bleak, avec Barrel Brotherhood, with set、uh, sur The Wolves Go On Their Prey de 2007. Yes, Mister. Et c'est maintenant le temps de se quitter. Eh oui, il nous reste une seule pièce, pièce de Forest of Fog avec le s l o n k tiré d e n a b n o u k l e <rire> n g b o n k l i n sur les b o s c h e l i Euh, donc, la semaine prochaine, nous explorerons le dernier album de Demo Wargare à b d e la rue. Et je verrai si je vous fais découvrir un autre album aussi, parce que j'ai déniché le dernier album de Melekesh, qui est tout à fait excellent. Ben, tu pourras te lancer loose, moi, l u Oui. Alors, on termine avec、euh, Forest of Fog,、euh, avec la pièce d'Air Let's、It's、Triumph. Sur l'album Abgrundé. Et c'est tiré de le label Schwarzmeckel de la Brie. e m e 2006. Alors allons-y. Forest of Fire. À la semaine prochaine et allez tous vous faire foutre. Bingo.